Le soleil descend à l'horizon à Saigon, les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. Un petit pas, à petit gris, au milieu des jardins des fleuris, où volent les oiseaux jolis du paradis. de baiser. les amants de par et deux cherche les coins amoureux nuit de Chine, nuit caline nuit d'amour nuit d'hiver Jusqu'au lever du jour, Nuit de chine, Nuit colline Nuit, nuit d'Amour. Mousse mais jolie, dont mon cœur était perri, je veux l'oublier. Puisque de toi mon amour infini reste incompris. L'opium endort les malheureux Et les emporte jusqu'aux cieux Dans un nuage merveilleux De fumée bleue Dans le soir qui s'enfuit Loin des champs, loin du bruit Sur la nappe endormie le beau rêve a repris Nuit de chine, nuit caline, nuit d'amour Nuit d'Ivaresse, de tendresse Où l'on croit rêver jusqu'au lever Oh, oh, oh.